Un beau jeune homme, beau jeune papa chez moi, un marine, qu'histoire chez qui qui Un beau jeune homme, un beau jeune homme, Mais pas achète moi un mauvais. Qu'il soit riche et qu'il qu soit gentil, on peut Qu'il soit riche qu'il soit gentil Si un jour il me prend ton faute Pour moi il en mourra d'amour Moi je pourrais en prendre un autre Yeah, yeah, yeah, oh oui, oui, oui, oui Papa achète-moi un mari Un beau jeune homme, un beau jeune homme Qui soit riche, qui soit gentil, qui soit riche, qui soit gentil, qui soit riche, qui soit gentil, qui soit riche, qui soit